2. Quelle est la formule de la prière abrahamique Ô oh mon Dieu, vous bénissez sur Mohamed et la famille de Mohamed, comme vous avez béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim dans les mondes, vous êtes un glorieux bénin.